إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وان شر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد دونك aujourd'hui on commence le cours numero 16 dans la realite de la la realite de la et euh, on a commencé hier à expliquer euh, les paroles des ulamas d'Ahl wal-Jama'a euh, au sujet de, des Rafidah Et qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet des Rafidah On a commencé par mentionner les paroles des imams d'Ahl al-Bayt, des gens d'Ahl al-Bayt qu C'était qu quoi leur position face aux Rafidah Et on a donc lu euh, des paroles de l'imam euh, de, de Ali radiyallahu anhu el sahabi, el khalifat, el rachid, el quatrième khalifat, el al rachid, Ali ibn Abi Talib, anhu. ensuite on a lu les paroles de Hassan, ensuite on a lu les paroles dal hussein ensuite on a lu les paroles du fils d'Husayn, Ali ibn Husayn, ensuite on a lu les paroles de Mohamed ibn Ali euh, en fait, on était rendu là. Donc aujourd'hui, on va commencer, là maintenant, on va commencer avec ces paroles, les paroles de Mohamed ibn Ali al-Baqir, celui qu'ils appellent al-Baqir. Euh, donc, Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, rahimahullah dans son livre, dans son livre, à la page 81, il, donc, il mentionne les paroles de Mohamed ibn Ali al-Baqir. يجي عن قال اجمع بنو على ان يقولوا في ابي بكر وعمر ما يكون من القول ça c'est rapporté par Ibn Asakir dans Tarikh Dimashq le volume 15 à la page 355 et c'est rapporté également par l'imam adh-Dahabi dans Siyar A A'lam al-Nubala volume 4 à la page 406 et c'est également rapporté par Abu Hamid al-Maqdisi dans son livre « radd 'ala ar à la page 302. Donc qu'est-ce qu'il dit Muhammad ibn Ali Il dit que la famille de, les, les enfants de Fatima ou les fils de Fatima sont tous d'accord pour dire à propos de Abou Bakr et de Omar les plus belles choses, hein, les plus belles paroles. Ce qu'il y a de plus beau comme parole. Donc ça c'est la position de Mohamed ibn Ali. الشيخ عن الزيو عنه رحمه الله أنه قال لجابر الجعفي إن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويزعمون أني أمرتهم بذلك فأخبرهم أني أبرأ إلى الله تعالى منهم والله بريء منهم والذي نفس محمد بيده لو وليت لو لو لا تقربت الى الله بدمائهم لا لا لا لتني الله وسلم ان لم اكن استغفر لهما واترحم واترحم عليهما ان اعداء الله غافلون عنهما donc euh, le cheikh el Mansour donc cette autre citation e dans laquelle il se dans Mohammed ibn Ali s'adresse à Jabir al-Jufi rahimaullah et cette citation elle est mentionnée par euh, Mohammed ibn Abdul Wahhab euh, ibn, ibn Wahid al-Maqdisi dans al an sunn an subb al-ashhab à la page 75 et elle est rapportée également par al-Baihaqi dans Kitab al-I'tiqad à la page 361 et par Abu Hamid al-Maqdisi dans le رد على الرافضه à la page 303. Et donc dans cette parole qu'est-ce qu'il dit Il dit il y a des gens donc le Mohamed ibn Ali euh, il dit il y a des gens il y a déjà en Irak qui pensent que ils nous aiment, qui prétendent nous aimer et qui et qui insultent Abu Bakr et Omar et ils pensent que c'est moi qui leur a ordonné de faire ça. Alors, informez-les informe que je me désavoue d'eux devant Allah. Et que Allah, Allah n'a rien à voir avec eux. Hein? Que Allah se désavoue d'eux. Et, et par celui qui tient l'âme de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, en sa main, si j'avais la possibilité je me serais rapproché à Allah... en faisant couler leur sein... c'est-à-dire les combattants... Et, et si... je ne demanderais pas pardon... et si je, de, et si je ne demande pas pardon... pour abou Bakr et Omar... et si je ne cherche pas la miséricorde d'Allah... et que je n'invoque pas la misericorde d'Allah... sur sur les, sur les deux... sur Abu Bakr et Omar... alors... Que Allah ne me donne pas l'intercession du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection. Et, et il dit, les, certes, les ennemis d'Allah sont insouciants par rapport à Abu Bakr et Omar. Et donc, ça c'est une grande parole également, qui montre la position des, de l'Ahlul Bayt, comment ils aimaient euh, Abu Bakr et Omar, et comment ils se désavouaient des rafidats qui les insultent. وعند السام السريعه الصيف السيرفي قال سألت ابي جعفر عن ابي بكر وعمر فقال والله إني لا اتولهما واستغفر لهما ما ادركت احدا من اهل بيتي الا وهو يتولهما دونك سا سي رابورته با ابن سعد في الطبقات لو 321 et c'est rapporté également par Ibn Asakir dans Tariq Dimashq, volume, le volume 15 à la page 355. Et euh, Ibn Kathir, il l'a mentionné dans Al-Bidaya wa Nihaya, le volume 9 à la page 321. Et l'imam Al-Zahabi l'a mentionné dans Sir alam al al-Nubala, le volume 4 à la page 403. Et Abu Hamid al-Maqdisi dans Ar-Rad'al-Rafid'a à la page 304. Donc qu'est-ce que ça dit cette parole ou cette citation C'est rapporté selon Bassam al-Souraifi qui dit J'ai demandé à Abu Dja'far euh, à propos de d'Abu Bakr et Omar Et il a dit par Allah, je jure que je les aime tous les deux Je, je, je, je les défends je m'allie avec eux Et que je demande pardon à Allah pour les deux et je n'ai jamais rencontré aucun des gens de d'Ahlul Bayt, de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté qu'il les prenait pour alliés et qu'il les aimait. Donc ça c'est des paroles, encore une fois, des paroles claires à ce sujet-là. Après dit, « Et il dit, « ibn Ali, rahimahullah, an Zayd ibn Ali, annahu qal, « Kana Abu Bakrin, imamu shakirin thumma tala, wa sayajizillahu al-Shakirin, thumma qala al-bara'atu min Abi Bakrin, i el barat de l'Ali i el barat de l'Ali i el barat de l'Abi Bakr i Omar el barat de l'Ali i el barat de l'Ali i el barat de l'Ali i el barat une parole qui est rapportée selon Zayd ibn Ali et euh, cette parole c'est euh, de rapporter selon Zayd ibn Ali il dit que Abu Bakr était l'imam des reconnaissants c'est-à-dire celui qui est à la tête des reconnaissants et puis il a cité le verset euh, 144 dans le surat Ali Umran c'est-à-dire que Allah va euh, récompenser les reconnaissants et puis il a dit par la suite juste après ce verset-là il a dit celui qui se désavoue de Abu Bakr c'est comme s'il se désavoue de Ali euh, c'est la même chose et ça c'est rapporté par l'imam al-Kaidi dans le volume 7 à la page à la page 1302 et par Ibn Asakir As dans le volume 6 à la page 324 et c'est rapporté également par l'imam az-Zahabi dans le volume 5 à la page 390 euh, donc ensuite il dit également une autre, dans une autre citation et enhu rahimahullah il a dit également de se désavouer de Abou Bakr et de Omar c'est comme de se désavouer de Ali alors si tu veux avancer tu peux avancer et si tu veux reculer tu peux reculer en voilà tu choisis ta position si tu, si tu prends Abou Bakr et Omar pour allier avec Ali donc tu avances sinon tu recules hein, si tu, les, tu te désavoues de ça veut dire tu recules après il rapporte Donc ça c'est rapporté par Mohamed Ibn Abdel Wahid Al-Maqdisi <coughs> dans son livre An-Nahhi An-Sabbil Ashab An-Sabbil Ashab A la page 75 Et ça c'est euh, Un livre écrit par cet imam C'est un livre sur l'interdiction D'insulter les sahabas Ensuite il mentionne Les paroles de l'imam Ja'far Ibn Muhammad As-Sadiq Celui qu'ils appellent Ja'far As-Sadiq Et dans leur livre Il lui attribue Beaucoup de paroles hein? Et ce sont, ce sont pour la plupart Des mensonges qu'il lui attribue hein? Et donc on va, on va lire quelques paroles De cet imam et de ce grand euh, Alim parmi les ulama de l'islam Qui fait partie de Ahlul Bayt Que ces gens là, que les Rafidah Ont euh, pris comme euh, Ont pris comme référence Pour, euh, pour établir leur euh, beaucoup de leurs mensonges mais qui en réalité euh, ils n'ont fait qu'inventer des paroles à son sujet qu'il n'a jamais dites et vous allez voir que ces paroles sont très claires il dit wa anna abd fablighuhu fablighuhum anni man za'ama anni imamun ma'sum muftaridu at-ta'ah fa ana minhu bari' wa man za'ama anni abra'u min Abi Bakr wa Umar fa 259 il dit selon Abdul Jabbar que Jaafar ibn Muhammad, c'est-à-dire As-Sadiq, sadiq, -Sadiq euh, est venu les voir alors qu'il voulait partir de, il voulait quitter Medine et lui il est arrivé. Alors il leur a dit "Inshallah, vous faites partie des pieux de votre ville et je vais vous donner je vais vous donner un message à leur transmettre, à transmettre aux gens de votre ville. Probablement c'était des gens de l'Irak. <coughs> il a dit Ceux qui pensent que je suis un imam infaillible et que mon obéissance est obligatoire, alors je me désavoue de lui. Et celui qui pense ou qui prétend que je me désavoue de Abu Bakr et Omar, alors moi je me désavoue de lui. Donc ça c'est des exemples. Et il y en a une autre citation ici. Et il y a une autre citation ici. وابنه جعفر عن أبي بكر وعمر فقال يا سالم تولاهما, تولاهما وأبرأ من عدوهما فإنهما كان إمامي هدى ثم قال جعفر يا سالم أيسب رجل جده أبو بكر, أبو بكر جدي la nalatni shafa'atu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah in lam akun atawallahuma wa ça c'est euh, yani, mentionné ça c'est une parole qui est mentionnée par Abdullah ibn Ahmad le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son livre Kitab Sunnah le volume 2 à la page 250 euh, 258 et par l'imam al Ka'id En-Sharkh Sur les Atikad Ahl-Sunna le Volume 7 à la page 1301 Et rapporté également Par l'imam Al-Zahab Dans Al-Siyar Al-Alam Al-Nubala Le volume 6 à la page 258 Donc On voit Dans cette parole Qu'est-ce qu'il dit il, il parle Il dit Ça c'est rapporté Selon Salim Abiy Hafsa Il dit j'ai demandé à Abu Jafar euh, au j'ai de, euh, demandé à Abu Jafar et à son fils Jafar au sujet de Abbou Bak et de Omar et il m'a dit ô oh, Salim, prends les pour all et c'est à dire prends les pour allés et désaavo toi de, de, leur, de leurs ennemis. Ceux qui les prennent en animosité et qu'il est qui, qui les prennent pour ennemis. Donc, désavoue-toi d'eux et prends-les pour allié. C'est-à-dire, prends Abu Bakr Omar pour allié. Et désavoue-toi de leurs ennemis. Parce qu'ils étaient tous les deux des imams de guidance. Des dirigeants de guidance. Hein? Puis ensuite, Ja'far a dit, « Oh Salim, est-ce que quelqu'un va insulter son grand-père » Il a dit, « Abu Bakr est mon grand-père. » Et que, et que je ne reçoive pas l'intercession de Mohamed Salam Sallam au jour de la résurrection, si je ne les prends pas pour allier et si je me désavoue, euh, si je ne les prends pas pour allier et je me désavoue de leurs ennemis, c'est à dire si je ne les, si les prends pas pour allier, alors que je ne reçoive pas la l'intercession de Mohammmed Salamlam au jour de la résurrection. Ensuite, il a dit « Je me désavoue de leurs, de, de leurs ennemis à tous les deux. Ah oui, » J'ai oublié de mentionner une phrase dans le, de traduire une phrase dans la citation. Et puis ensuite, Jafar a dit, oh « Salim, est-ce qu'un homme va insulter son grand-père » Il a dit, « Abu Bakr est mon grand-père et que je ne reçoive pas l'intercession de Muhammad wa sallam, au jour de la résurrection si je ne les prends pas pour allier tous les deux et je me désavoue de celui qui les prend tous les deux pour aider comme, comme ennemis. » qui qu'il qu ne les aime pas hein? donc euh, on va voir tout à l'heure euh, pourquoi il dit euh, qu'Abu qu Bakr est son grand-père et vous allez voir hein? et ça c'est une preuve même que yani, euh, les imams ils ont toujours pris pour allier Abu Bakr et Omar et la famille Euh, et qu'il n'y a jamais eu d'animosité entre la famille du prophète sal Sallam et euh, les descendants de ali, euh, les descendants d'Abu de Bakr et Omar parce qu'ils sont tous reliés, ce sont tous des familles très proches l'une de l'autre donc il euh, y a une autre citation ici qui est mentionnée selon Jafar ibn Muhammad qui l'a dit ou bien qu'il avait l'habitude de dire « Ma ardu min shafa'ati Ali shay'an » الا الا وان الا وأنا أرجو من شفاعه ابي بكر مثله مثله الا وأرجو من شفاعه ابي بكر مثله لقد ولدني مرتين لقد ولدني مرتين وعنه رحمه الله أنه سال عن سئل عن ابي بكر وعمر فقال إنك تسالني عن رجلين قد اكلا من ثمار الجنه Wa anhu annahu qala bari Allahu mimman tabarra bara bara Donc il mentionne ici il a dit que selon Jaafar ibn Muhammad qui avait l'habitude de dire j'espère l'intercession je n'espère rien hein, de la, de la Je n'espère rien de l'intercession de Ali, excepté que j'espère la même chose de l'intercession de d'Abu Bakr. Il m'a mis au monde deux fois. Il m'a mis au monde deux fois. Et, et l'imam al-Zahabi, il a expliqué dans la biographie de Ja'far euh, al-Sadiq, Ja'far ibn Muhammad, euh, il a expliqué aquesta parola. I l'a dit, ça s'est mentionné dans la note de la page par rapport a cette citation-là, il a dit, قال d'Hahabi fi tarjamati Ja'far ibn Muhammad i l'amohu i l'amohu i l'amohu Farwa i l'amohu i l'amohu i l'amohu i l'amohu i l'amohu i l'amohu i l'amohu i l'amohu ibn Abi Bakr w li hada kana yaqul waladani Abu Bakrna Siddiq marratayn siyar a'lam ibn Balah donc ici on voit que l'imam az-zahab zahabi euh, il mentionne que la mère de Jaafar ibn Muhammad elle s'appelait Umm Farwa et c'était la fille de Al qasim qui était elle la fille de Muhammad la et qui était lui le fils de Abbou Bakr à Thini donc hein, on voit qu re revient il sa mère elle remonte jusqu'à Abbou Bakr elle est descendante de Abbou Bakr et euh, sa mère, la mère de cette femme, elle était c'était Asma, la fille de Abrahman, la fille deAbou Bakr. Euh, le fils d'Abu Bakr, pardon. Donc, c'était la mère de Farwa, de homme um Farwa. Son, euh, la, sa mère s'appelait Asma, qui était la fille d'Abdur Rahman, qui, lui, était le fils d'Abu Bakr. Donc, c'est pour ça que euh, Ja'far dit « Abu Bakr m'a mis au monde deux fois ». D'accord Parce que euh, il, il, il revient à, à, à la généalogie de... Il revient jusqu'à Abou Bakr, deux fois. Dans, dans, sa, dans ses parents, il y a des gens qui... Bon, déjà, sa mère, elle est descendante d'Abou Bakr, et la mère de sa mère, également, retourne, euh, est descendante d'Abou Bakr. Donc, euh, il dit ensuite... Donc, ça, c'est rapporté par l'imam Al-Lalakaï, Al la, la parole qu'on a lu lorsqu'il dit que Abou Bakr l'a enfanté deux fois ça s'est rapporté par le volume 7 à la page 1301 et par l'imam Al-Zahabi dans le volume 6 à la page 259 ensuite il dit dans euh, la, la citation ici c'est rapporté qu'on lui a posé la question à propos d'Abu Bakr et Omar et il a répondu il dit tu es, tu es en train de, de me demander à propos de deux hommes qui ont mangé des fruits du paradis. Ça, c'est rapporté par Zahabi dans Sir Alam al-Nubala, le volume 6 à la page 259. Et également, euh, c'est rapporté également ce, selon lui que euh, il a dit « Je me désavoue de toute personne qui se désavoue d'Abu Bakr et d'Omar. » Non, il dit, il dit plutôt « Allah se désavoue de toute personne qui se désavoue d'Abu Bakr et d'Omar. » Ça, c'est rapporté par l'imam Zahabi dans Sir Alam al-Nubala le volume c'est à la page 260. وقال الذهبي معقبا على هذا الاثر قلت هذا القول متواتر عن جعفر الصادق واشهد الله ب في قوله غير منافق احد فقبح الله الرافضه. Donc l'imam az-zahabi il diaposit de cette parole <coughs> dans siar a'lam al-mubala à volume 6 à la page 260. Hein, après avoir mentionné la parole de Ja'far al-Sadiq, il dit <coughs> « Barra Allah, on barri Allah, on Allahu. Mimman tabarra amin Abi Bakr et Omar. » C'est-à-dire que Allah se désavoue de toute personne qui se désavoue de d'Abu Bakr et d'Omar. Il dit, l'imam al-Zahabi, après ça, je dis, ça c'est une parole qui est rapportée de euh, c'est يعني As-Sadiq, qu'il euh, a dit ça et c'est mutawatir, euh, c'est euh, rapporté par un très très très grand nombre de personnes qu'il a dit cette parole-là, c'est très célèbre. Donc, il dit je, donc je prends témoin Allah Subhana wa Ta'ala, je prends Allah en témoin qu'il était euh, qu'il était sincère dans sa parole, qu'il n'était pas hypocrite envers personne, alors que Allah Maudiss les Rafida. Hein et pourquoi il dit ça Parce que les rafidats prétendent que lorsque les imams d'Ahlul Bayt disaient ces paroles-là à propos d'Abou Bakr al-Omah, ils prétendent que c'était une forme de taqiyya, qu'ils qu qu disaient ça pour se cacher, ou bien pour, pour, euh, pour mentir, ou pour tromper les gens. Et qu'au fond de même, ils ne croyaient pas en ces paroles-là. Et bien entendu, hein, comme dit l'imam al-Zahabi, ce n'étaient pas, pas des gens qui mentaient ou qui cachaient leur vraie position ils étaient sincères quand ils disaient ça et ils n'étaient pas hypocrites. et c'est pour ça qu'il les insulte qu'il insulte les rafidah et qu'il dit faqabbah allahu rafidah donc le sheikh, le sheikh Ibrahim al-Ruhili il dit fa'hadi hi hi aqwalu al-aimma aqwalu al-aimma اقوال الائمه أهل البيت الطيبين الطاهرين اقوال أئمة أهل البيت الطاهرين الطيبين الطاهرين الذين تدعي الرافضه امامتهم وولايتهم وينسبون إليهم عقيدتهم جاءت موضحه مبينه موقفهم من موقفهم من الرافضه ومن دينهم وبراءتهم من منهم ومن كل ما يلسقونه بهم من عقائدهم المكفرة ومطعنهم على خيار الصحابة وأمهات المؤمنين وأن هؤلاء الأئمة من أهل البيت على عقيدة أهل السنة ظاهرا وباطنا في كل كبير وصغير فهي عقيدتهم التي بها يدينون وعليها يوالون ويعادون wa an man man nasaba lahum ghayra dhalika fa huwa kadhib alayhim zalim lahum fa rahim Allahu fa rahimahum Allah rahmatan wasi'atan wa qabaha Allah arrafidah ma a'zama firyatih firyatuhum ma a'zama firyati firyatuhum alayhim wa donc il dit cheikh Ibrahim que ça c'est les paroles des imams d'ahl al les bons et les purs. Et, et ceux que les euh, Rafidah prétendent prendre pour imams et qu'ils prétendent qu'ils les aiment et ils leur attribuent leur croyance. Ils attribuent à ces imams-là leur croyance. Et donc, on a vu dans les paroles qu'on vient de mentionner qu'elles viennent clarifier et expliquer la position des imams d'Ahlul Bayt vis-à-vis des Rafidah dans leur religion et qu'ils se sont désavoués d'eux ils se sont désavoués des Rafidah dans tout ce qu'ils leur colle comme aqidah de kufre, comme croyance de kufre et comme insulte envers les plus, les plus grands et les meilleurs parmi les sahabas et les mères des croyants hein, les épouses du prophète Mohammed sallam donc ces imams d'Ahlul Bayt hein, ils n'ont rien à voir avec les Rafidah et ces imams de Ahlul Bait ils sont sur la aqida de Ahlussunnah extérieurement et intérieurement dans tout ce qui est grand ou dans tout ce qui est petit ils ont la même aqida que Ahlussunnah wal Jamaa donc ça c'est la par laquelle ils se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est sur cette aqida là qu'ils prenaient les gens pour alliés et qu'ils prenaient les gens pour ennemis hein ils se basaient sur la même aqida que tous les imams de Ahlussunnah et que tout ce qui est attribué à ces imams qui est en contradiction avec ce, qu ce qui a été rapporté d'eux, dans les paroles qu'on a mentionnées, alors c'est un mensonge à leur sujet. Et celui qui dit autre chose que ça est un injuste. Hein? et Il leur a fait une injustice. Alors que Allah leur fasse miséricorde d'une miséricorde immense et qu'ils qu qu maudissent les pour la grande la grande euh, pour le grand mensonge qu'ils ont inventé contre eux et pour les grandes offenses qu'ils leur ont faites <coughs> ensuite Ibrahim il mentionne les paroles de ceux qui sont attribués ou ceux qui ou les, les paroles de ceux qui euh, qui sont attribués au, à, au, au shia parmi les imams des premiers, parmi les anciens parmi les imams et c'est-à-dire les, parmi les imams de, de, de, de, de l'Islam. Parce que parmi eux, parmi les anciens, il y en avait qui, étaient, euh, qui faisaient partie des chi'a, mais qui n'étaient pas des rafidahs. C'est-à-dire, c'est comme on a expliqué dans les cours précédents, que le terme chi'a c'est un terme qui est vraiment large. Et qu'on peut l'appliquer euh, pour beaucoup de choses. Et qu'il y a beaucoup de groupes qui sont compris dans le terme chiite c'est pour ça qui n'est pas correct d'utiliser le terme chiite et c'est pour ça que les rafida ils aiment se faire appeler chiites parce que ça, ça jette un, un genre d'ambiguïté parce que parmi ceux qu'on appelle chiites il y a ceux qui étaient parmi les sahaba qui faisaient partie du de, de, qui faisaient partie du groupe de Ali et qui qui faisaient partie des partisans de Ali et cela sont des sahaba et ils sont pas des euh, Ce ne sont pas des, des, des rafidahs. Il n'insultait pas les sohabas. Il les aimait. Hein? Donc, euh, ça c'est important de comprendre. Et parmi les shiaïas aussi, d'autres groupes extrémistes, comme les rafidahs, comme les, euh, les ismailiyahs et d'autres groupes. Donc, c'est important de bien distinguer, puis de, de, de faire comprendre aussi que lorsqu'on utilise le terme shia, on ne parle pas nécessairement des rafidahs, on parle aussi de certains parmi... Des, des des musulmans parmi les premiers, les Saaba et ceux qui étaient avec Ali, les compagnons de Ali à l'époque, qui euh, préféraient Ali plutôt qu Ouman, mais qui n'insultaient jamais à Boubar Omar, comme le chefikh il le mentionne ici, il dit à quoi l'man Subinil Mutta. التشيع في استلاح العلماء المتقدمين هو تقديم علي على عثمان دون التعرض للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد تقدم في كلام الذهبي أن هذا قد وجد في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق انظر نص كلامه لشيخ الذكر Euh, le, le terme qu'on utilise quand on dit « shia » dans les paroles des ulama anciens, dans les paroles des premiers ulama, ça signifie quoi Quand on dit « shia à cette » dans l'époque des premiers euh, savants, on l'utilise pour dire ceux qui mettaient Ali devant Othmane dans, euh, dans le mérite et qui préféraient Ali plutôt qu'Othmane, sans toutefois critiquer ou euh, parler contre Abou Bakar Omar, radiyallahu anhumà. Donc, ça, c'était, euh, comme l'imam al-Zahabi l'a dit, on l'a mentionné dans les premiers cours, il euh, signifie yani qu'ils existaient, ceux parmi les tabirines et ceux qui les ont suivis. Malgré tout, ils étaient des gens qui avaient une bonne religion, qui avaient de la piété et qui étaient veridiques. Donc, si, vous, si parfois, vous voyez au sujet de certains imams, de d'ahles sunnats, qu'on dit à leur sujet qu'ils avaient un peu de tachayour. On ne parle pas de, de, de, du fait qu'ils étaient des rafidats, mais on parle uniquement du fait qu'ils avaient ce, cette, cette, ce problème, du fait qu'ils préféraient, euh, euh, préféraient Ali à Othmane. Mais ça ne les fait pas sortir de la sunnah pour ça. C'est sûr que c'est un khilaf qui a existé entre les gens d'ahle sunnah, et que la position qui est correcte et qui est véridique, c'est que Othman, est meilleur qu'Ali, mais ceux qui disent que Ali était meilleur que qu'Othman, ils ne sont pas en dehors de la sunna pour ça. S'ils si n'insultent pas euh, Abu Bakr et Omar, et s'ils si euh, reconnaissent le khilafa de Uthman, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important de comprendre et de faire la distinction. Tandis que les Rafidah, eux, Hein? ça c'est autre chose parce que les Rafidah, eux ils insultent Abu Bakr et Omar et Uthman et tous les sahabas ils les considèrent kuffars hein? et euh, ils élèvent Ali et ils, euh, ils, ils exagèrent à leur sujet donc ça c'est c'est des exemples de, de distinction entre les deux groupes donc il faut dire à propos des chi'as aujourd'hui qui sont euh, aujourd'hui, les chi'as d'aujourd'hui sont des Rafidah Hein? ou bien des ismaïliens ou bien des, des extrémistes il n'y en a plus de la catégorie qui existait à l'époque des premiers musulmans ça c'est fini maintenant donc, le sheikh il dit deuxièmement il dit il dit il dit Donc ça, c'est rapporté dans « Cherh et Atikad Ahl al-Sunnah wal-Jama'a » à la page 1302 et par l'imam al-Dhahabi dans Al « Siyara al-Aman al-Nubala » à la page 255. Il dit que euh, Layf ibn Abi Salim a dit « J'ai rencontré les premiers Shia ah et il ne préférait personne à abou Bakr et Omar. » Et il dit « Wa'an Salama ibn Kuhayl annahu, annahu qal jalastu l'musayib » ابن نجبة في هذا المسجد عشرين سنة وناسا من الشيعة كثيرا وما سمعت أحدا منهم تكلم في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير وما كان الكلام إلا في علي وعثمان donc le شيخ il mention cette parole qui est rapportée selon Salama Ibn Kuhayl Non. Il a dit « Je me suis assis avec Al-Moussayyib Ibn-Najba Al-Firazi, non Al-Fizari, pardon, dans cette mosquée pendant 20 ans. Et avec beaucoup d'autres parmi les gens qui, qui sont parmi les chiars de l'époque. Et je n'ai jamais entendu aucun d'entre eux parler contre quelconque d'entre les compagnons du Messager, sallam, excepté qu'il a mentionné du bien. » La parole qu'il y avait entre eux, c'était uniquement à propos de ali et Othmane. Et c'est-à-dire qu'ils préféraient Ali à Othmane. C'était juste à ce sujet-là, comme c'est mentionné dans la note de bas de page. Et il dit que cette parole est rapportée par Allah, la Kaïd, en Sharah, Yatikad, Usul, Yatikad, Ahl-Sunnah, volume 7, à la page 1368. Voilà. يقول الشيخ الإسلام بن تيمية ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صاحبوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمار وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان وهذا مما يعترف به علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر donc l'imam Ibn Taymi eh, rahimahullah il mentionne dans Sunna, le volume 1 à la page 13 eh, il dit c'est pour cette raison que les anciens chiats qui, qui ont été les compagnons de Ali ou qui étaient à cette époque là ils n'ont pas, pas divergé ils n'ont pas, pas de désaccord entre eux sur le fait de préférer Abu Bakr et Omar mais leur, dé, leur désaccord ou leur dispute étaient uniquement au sujet de préférer Ali à Othman et ça c'est ce que les ulama des chi'a les, les, les ulama parmi les grands shia, des anciens et de ceux qui viennent après ont reconnu ça dans le donc ensuite al-Dhiw wa Rawā Al-Laka'i 'an Ibrahim ibn A'yun qāl qultu li Sharik ara'ayta man qāla lā lā ufaddil ahadan qāla hādhā ahmag alaysa qad fuddila Abu Bakr wa Umar Donc ici on dit j'ai dit à Sharik Sharik c'est Sharik Ibn Abdullah An-Nakh'i, al-Qadi Abu Abu Abdillah, un des grands savants. Et il est mort en 100 et il est mort en 170 et 100. 77 et 100. 177. Il est mort en 177. C'était un grand savant. Et l'Imam Ad-Dahabi a dit à son sujet Il avait un peu de chiisme en lui. Hein? Donc, il avait un peu de chisme en lui. Du fait qu'il préférait Ali à Othmane. Anhu, donc, ça c'est dans... Regardez dans Siyara Alam al-Nubala, le volume 8, à la page 200 et 202. Et euh, <coughs> donc, qu'est-ce que ça dit cette parole qui est euh, attribué à, euh, à Sharik. Il, il dit, Ibn a il, a demandé, il a dit à Sharik, qu'est-ce euh, que, qu que tu penses de celui qui dit, ou qu'est-ce que tu dis à propos de celui qui dit, je ne préfère personne Il a dit, celui-là, c'est un idiot. Hein il a dit, n'est-ce pas que les gens qu'on qu préfère Abu Bakr et Omar hein, Donc, il, a, il lui a répondu ça. Dit, celui qui préfère personne, c'est un idiot. N'est-ce pas qu'on doit préférer Abu Bakr Omar donc euh, c'est la preuve qu'il préférait abou bakr et omar wa an sulayman ibn ibn abi shaykh قال فقال, من ابي بكر شريك, الزبير فكيف من donc ça c'est uh, rapporté Ah oui, la parole qu'on a mentionné tout à l'heure, euh, à propos de Shariq, ça c'est rapporté dans le volume 7 à la page 1369 et par Zahabi dans le volume 8 à la page 205. Et cette citation ici, euh, c'est que Suleyman ibn Abishayr, il a rencontré Abdullah ibn Mus'ab al-Zubayri. Ah non, c'est que Abdullah ibn Mus'ab Az-Zoubaïri a rencontré Charik et il lui a dit on m'a transmis que tu insultais Abu Bakr et Omar et Charik a répondu il a dit par Allah je n'insulte même pas Az-Zoubaïr alors comment je pourrais insulter Abu Bakr Omar hein ou je ne critique pas ou je parle pas contre Az-Zoubaïr euh, alors comment je pourrais parler contre Abu Bakr et Omar et ça c'est rapporté par l'imam Al-Zahab dans Sir Al Alam Al-Nubala le volume ايه بيت عن حفص بن قال سمعت شريكا يقول قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخار المسلمون ابا بكر فلو علموا أن فيهم احدا أفضل منه كان قد غشونا ثم استخلف ثم بكر عمر فقام بما قام من الحق والعدل فلما حضرته الوفاء جعل الامر شورى بين سته فاجتمعوا على عثمان فلو علم ان فيهم افضل من افضل منه كانوا قد غشونا Donc il manque ici une parole il dit que Hafs ibn Hiyas a introduit un hadith qui disait que le prophète sallalahu alayhi wa sallam est décédé et il a choisi Abu Bakr les, les musulmans ont choisi Abu Bakr s'ils si savaient que parmi eux il y avait quelqu'un de meilleur que lui alors et, et qu'ils qu ne l'ont pas choisi ça voudrait dire qu'ils nous, qu nous ont trompés qu'ils nous ont triché et il dit puis ensuite Abu Bakr a choisi Omar pour le succéder et il a établi ce qu'il a établi comme, juste, comme vérité comme justice puis lorsqu'il est mort il a Euh, il a mis la, la, le choix entre six personnes qu'il a choisi et eux ils se sont mis d'accord pour que ce soit Ousman le khalifa et s'il si savait que parmi eux il y avait quelqu'un de meilleur que lui alors ça voudrait dire qu'il nous aurait qu'il nous aurait trompé ou qu'il nous aurait triché qu'il nous aurait triché contre nous et ça s'est rapporté par euh, Al-Dhahabi également dans Sirat al-Mubala سيت فولوم قال علي بن الخش خشرم قال علي بن الخشرم فاخبرني بعض اصحابنا من أهل الحديث أنه عرض عليها هذا على عبد الله بن ادريس فقال ابن ادريس انت سمعت هذا من حفص قلت نعم قال الحمد لله الذي أنتقى بها لسانه فوالله إنه لشيعي وإن شريكا لشيعي قال الذهب معقب معقبا قلت هذا التشيع الذي لا محذور فيه هذا التشيع الذي لا محذور فيه إن شاء الله إلا من قبيل الكلام في من حارب عليا رضي الله عنه من الصحابة فإنه قبيح yudda donc le cheikh après avoir mentionné cette parole il, il mentionne la parole de Ali ibn khashram il a dit qu'on m'a informé que certains de, de, des compagnons certains de, de nos compagnons parmi les gens du hadith on lui a présenté cette parole on a présenté cette parole on a montré cette parole à ibn Idris, la parole de Charik on l'a fait entendre à Abdullah ibn Idris. et Abdullah Ibn Idris a dit tu as entendu cette parole de Hafs il a dit oui alors il a dit il a dit oui alors il a dit qu'Allah a, a fait sa langue dire ces, ces paroles là parce que par Allah c'est un shi'i Hein, il fait partie de, du, du, du parti de Ali et euh, Shari Khan aussi. Ça, c'est dans le même, euh, à la même, même page, même référence. Et l'imam Zahabi, il dit après, en citant cette, après avoir cité cette parole, il dit, ça, c'est la catégorie de tachay, euh, Tachayou, la catégorie des Shia, yani qu'il n'y a pas de blâme à son sujet, il n'y a, a rien de, de mal à leur sujet. Inch'Allah excepté euh, la, par rapport aux, aux paroles euh, qui a été qui a été contre ceux qui ont combattu Ali anhu, parmi les sahaba des fois ils ont euh, dit quelques paroles mauvaises contre les sahaba qui ont combattu Ali et c'est bien entendu c'est une parole qui est laid ce sont des paroles laides et la personne qui a ce genre de propos doit être euh, punie عن سلمة ابن شبيب قال سمعت عبد الرزاق الصنعاني يقول من شرح صدري قط أن أفضل علي على أبي بكر فرحمهم فرحمه فرحمه فرحمه الله ورحم الله عثمان وعلي وعليا من لم يحبهم فما هو بمؤمن؟ أوثق عملي حبي إياهم وعن عبد الرزاق أيضا أنه قال أفضل الشيخين بتفضيل علي إياهما على نفسه كفى, كفى بإزراء كفى بإزراء كفى بإزراء أن أخالف علي رضي الله عنه إذا كان عبد الرزاق بن همام بن نافع al-Humayri qui est Abu Bakr al-San'ani, euh, al l'imam al-San'ani. Il avait un peu de tachayu en lui. C'est-à-dire, il avait un peu de cette, de cette catégorie de chiisme-là qui est de préférer Ali à Othman, radiyallahu anhu. Euh, pardon, euh, Donc, euh, l'imam ibn Hajar, dans Taqrib et Tahzib à la page 354, il dit de lui que c'est un hafiz monsannif, shahir, hein, Euh, <virtues> donc ça c'est pour dire que c'était un grand savant, mémorisateur et qui a écrit Al-Mussannaf, on le connait Al-Mussannaf um, il rapporte dans les athars et les hadiths et il est très célèbre et à la fin de sa vie, il a perdu la vue et il avait cette catégorie de tachayy cette forme de tachayy c'est à dire qu'il préférait Ali à Othmane. Mais il n'était pas de parmi les rafidats, bien sûr. Et il dit, selon Salama ibn Shabib, il a dit, j'ai entendu Abd qui razak il, il dit ma poitrine ne s'étend pas ou ne s'ouvre pas à, à, à l'idée de préférer Ali à Abu Bakr. Donc je répète encore, il dit, ma poitrine ne s'ouvre pas du tout à l'idée de préférer Ali à Abu Bakr. Que Allah est miséricorde pour les deux Et que Allah fasse miséricorde à Othman et à Ali Celui qui ne les aime pas n'est pas croyant Et l'action la, la, la, Ou l'œuvre que j'ai dans laquelle j'ai le plus confiance C'est mon amour Que j'ai pour eux une, comme, comme étant un acte une œuvre de, de piété Une bonne œuvre Et c'est rapporté selon Al-Zahabidin, Al-Siyar cette parole euh, à la page euh, volume 9 à la page 574. <coughs> Ensuite, il dit selon Abdurrazak encore une fois qu'il a dit je préfère les les deux chérifs, c'est-à-dire je préfère Abou Bakr et Omar à Ali radi euh, anhum. Et je préfère Abou Bakr, euh, Bakr Omar à Ali, parce que Ali lui-même, il les préférait. À, à, il, les préférait. Dit, il préférait Abou Bakr Omar à sa propre personne. Et, et c'est suffisant pour moi, comme, comme mal, comme péché, que de contredire Ali, c'est-à-dire... Ali, radiallahu anhu, lui-même, il préférait Abu Bakr et Omar à lui-même. Donc, moi, je préfère Abu Bakr et Omar euh, à Ali, puisque Ali lui-même, il préférait Abu Bakr et Omar à sa propre personne. Donc, ça, c'est mentionné dans le même euh, livre, dans Sirah Alam al-Nubala, le volume 9, à la tâche 574. Et il dit, « Wa rawa al-la laka'i » عن أب السائب عطبة بن عبد الله الهمداني قال كنت يوما بحضرة الحسن ابن زي بن زيد الداعي بطبرستان وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غلام اضرب عنقه فقال له العلويون هذا رجل من شئتنا فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات للطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فإن كانت عائشة khabith fa an-nabi sallallahu alayhi wa salam khabith fa huwa Donc ça c'est une parole qui est rapportée dans Sharh Usul al le volume 7 à la page 1276 euh, 1269 pardon Maintenant donc que l'imam Al-Lalaka'i il a rapporté selon as Ibn, Ab Ibn Abdullah Al-Hamadani I n'a dit un jour j'étais présent j'étais en la présence d'Al-Hassan Ibn Zayda al-Da'i dans la ville de Tobrastan et il y avait un homme qui était là présent également et qui a mentionné Aisha radiallahu anha mais qui l'a évoqué ou qui a mentionné euh, une, une, une grande turpitude ou quelque chose de une, une, une parole très laide qui impliquait une turpitude ou Euh, un grand péché à Aisha, anha. alors il a dit Hassan Ibn Zayd a dit au oh, oh jeune garçon en appelant son, son esclave il a dit frappe son cou parce que c'est euh, parce qu'il vient d'insul et euh, un homme qui était là présent a dit oui mais il fait partie des on s' dit il fait partie de notre de notre groupe Il fait partie de ceux qui sont du shi'a de Ali, radiyallahu anhu. Alors, il a répondu, il a dit, ma'azallah, eh, qu'Allah me préserve, qu Allah me protège, je cherche refuge à Allah. Il dit, cet homme a insulté le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le verset 26 d'un surat Noor, les mauvaises femmes aux mauvais hommes, et les mauvais hommes aux mauvaises femmes, de même que les bonnes femmes aux bons hommes, et les, bonnes, les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que les autres disent, et ils ont un pardon et une récompense généreuse. Donc, il a dit, si Aïcha, radiallahu anha, était mauvaise, alors ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était mauvais. Alors, dans ce cas-là, c'est un kâfir, parce qu'il a insulté Aïcha, radiallahu anha, et il a dit, alors, euh, exécutez-le, coupez-lui la tête. Et ils lui ont coupé la tête alors que j'étais présent ça c'est une parole qui montre que même les premiers parmi les shi'a, ils n'insultaient jamais Abu Bakr et Omar, et ils les préféraient à Ali, radiyallahu anhum, et qu'ils n'insultaient pas non plus les mères des croyants, hein, et euh, ils faisaient punir ceux qui insultaient Aisha, radiyallahu anhum, et donc ça c'est la preuve que les premiers parmi les shi'a, ils n'avaient rien à voir avec les rafidahs, ils n'avaient rien à voir avec les rafidahs, et qu'ils ils avaient seulement un problème par rapport à euh, Ousman et Ali anhum, du fait qu'il faisait précéder Ali à Ousman mais toutefois sans insulter aucun parmi les sahaba. <coughs> Troisièmement, donc maintenant on a terminé avec les paroles des, de, des imams de Ahlul Bait et les paroles des premiers parmi les chiites anciens, maintenant on va lire les paroles des Salaf وديس امام من اهل السنه اللي هم جايين بعده الشيخ ابراهيم الرحيلي اذ اتفق سائر, سائر أئمة الدين وعلماء المسلمين المعتد باقوالهم في الامه المقتدى بافعالهم فيها جيلا بعد جيل عصرا بعد عصر منذ عصر الصحابه حتى هذا العصر الذي نعيش فيه على اختلاف ازماننا على اختلاف أزمانهم وبلدانهم على تنوع مذاهبهم وعلومهم من محدثين ومفسرين وفقهاء ومؤرخين ومحققين في الفرق والمقالات على ذم الرافضة وتضليلهم والتحذير منهم وكونهم أبعد الناس عن الحق وأشدهم زيغا وانحرافا وأقربهم للكفر وللحادي وأخطرهم على الدين والعباد كما تضافرت كلمة المحققين منهم في أقوال الرافضة وعقيدتهم أنه ليس في الفرق المنتسبة للأمة أجهل ولا أكذب ولا أسخف ولا أسفه ولا أظلم ولا أجر على حدود الله ولا أعظم خذلانا ولا أكبر خسرانا في الدنيا والآخرة منهم مبتليت الأمة بمثلهم شيخ إبراهيم الروحي Il commence cette citation, ou bien cette, euh, cette liste de grands ulama qui ont parlé euh, leur, au sujet des Rafidah, hein, en faisant cette introduction, il dit que le reste des imams de la religion et les ulama des musulmans, ceux qu'on considère comme référence dans leurs paroles pour la Ummah, et ceux qu'on prend comme exemple dans leurs actions, de génération en génération et d'époque en époque, Depuis la, la période des Sahraaba jusqu'à l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ils sont tous d'accord euh, malgré les, les différences d'époque qu'il y a entre eux et les différences de villes ou de, de lieux de, de pays dans lesquels ils vivaient et euh, malgré les différentes, euh, les différentes écoles ou différents madzarbes qu'ils suivaient les différentes Différents domaines de science dans lesquels ils se spécialisaient, que ce soit des savants de hadith ou des savants de tafsir ou des, des savants de fiqh ou des savants d'histoire, de, de, de tarif ou des savants euh, de, dans les questions qui ont rapport avec la vérification des paroles et des positions des différentes sectes et des différentes euh, croyances, euh, ils sont tous d'accord sur le fait de blâmer les rafidats. Et de les déclarer égarés de dire que ce sont des égarés et d'averter contre eux hein, et de, de et, ils sont tous d'accord sur le fait que ce sont parmi toutes les sectes que ce sont eux les gens les plus loin de la vérité que les rarefuats sont les plus loin de la vérité que sont les plus euh, dévi, les plus déviés et les plus égarés les plus, et les plus, les plus sévèrement déviés, les plus sévèrement égarés et les plus proches de la mécréance et de la, de la déviation et les plus dangereux pour la religion et pour les serviteurs et toutes leurs paroles se, se, se, se rencontrent et se rejoignent hein, et s'accumulent les unes avec les autres et se renforcissent les unes avec les autres hein, les paroles des vérificateurs parmi eux sont tous d'accord pour dire que euh, l'aqida est euh, yani pour dire au sujet des rafida et au sujet de leurs croyances sont tous d'accord pour dire que il n'y a pas parmi toutes les sectes de la oumma de plus ignorantes de plus de plus mensongères de plus euh, futile et rabaissées de plus injustes et de plus euh, de plus comment je pourrais dire Il a plus de qui dépasse le plus des limites dans à la sans gêne et sans honte et qui est plus euh, qui a plus trahi disons ou euh, dépassé toutes les limites dans la trahison et qui, a plus, qui est plus en perdition dans cette dunya et dans l'au delà que la, que lesrensfe droitis et que leur croyances. Et euh, la Ummah n'a jamais été éprouvée par une secte plus grave que celle-là. Ça, c'est la position des imams, de ahles sunnahs au sujet des rafidats. Ça, ça c'est un résumé, disons. Et malgré tout ça, on retrouve aujourd'hui, parmi des gens qui se prétendent sunnites et qui prétendent euh, yani, être sur l'islam et sur la Sunna. hein, parmi les iroes et d'autres tendances également qui appellent à ce qu'ils disent être un rapprochement et qui prétendent que ce sont des sunnites euh, pardon que ce sont des, des musulmans corrects qu'ils prétendent être des sunnites et qu'ils prétendent être des euh, des gens du juste milieu hein, et qu'ils prétendent qu'ils qu veulent être justes envers les chiens et euh, ils contredisent tout ce que les savants de l'islam ont dit au sujet des rangs et ils disent il faut se rapprocher avec eux, il faut les aimer, hein, il faut pas les critiquer, il faut pas parler contre eux, il faut s'unir avec eux, contre nos ennemis, et ainsi de suite. Hein. Et il euh, y a quelqu'un qui me posait la question, justement, comme une chobah, pourquoi on pourquoi on les laisse, si c'est comme ça, en Arabie Saoudite, euh, on laisse les chiens faire le hajj. Alors pourquoi on les laisse faire le hajj S'ils sont des koufars, et s'ils si sont... Euh, s'ils insultent les sahabas et s'ils ne croient pas au Coran comme on croit en le Coran et s'ils adorent les tombes et tout, s'ils ne sont pas des musulmans, pourquoi on les laisse faire le hajj Et en fait euh, et je réfléchissais à ça je réfléchissais à ça et tous les ulamas de l'Arabi Saoudite les grands ulamas d'Ahles Sunna qui sont là-bas, ils disent tous que ce sont des koufars et que ce sont des gens qui contredisent l'islam et la sunna et il y a des principes dans l'islam comme par exemple euh, c'est à dire que repousser un mal ça a précédence au fait de ramener un bienfait ok et Euh, les ulama, ils prenaient toujours en considération les, les, les mafasid et les masalih, les bienfaits et les méfaits. Et s'ils si voient que quelque chose peut avoir une conséquence négative plus grande que, que le bien qui peut venir d'une attitude ou d'un acte ou d'une parole, alors ils, ils, ils font passer qu'est ce qui est. Euh, Il repousse le méfait avant de ramener un bienfait quelconque. Il pèse le pour et le contre et ils regardent les conséquences de qu'est ce que quelque chose peut amener. Et donc, si on regarde l'attitude qu'ils ont adopté face à ces gens-là aujourd'hui, on voit que c'est dans ce, ce sens-là. Même le prophète, à son époque, il n'a pas tué les munafiqim. Et pourquoi il n'a pas tué les munafiqim Parce que il savait que ça pouvait avoir des conséquences plus graves de les tuer. Et souvent, le prophète disait... Euh, à propos d'un individu lorsque les sahabats disaient ô oh, messager d'Allah laisse-moi euh, couper la tête de cet hypocrite le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait non, je veux pas que les gens commencent à dire que Mohamed tue ses propres compagnons donc pourquoi parce que c'est vrai que c'était des monafiqines et c'est vrai qu'ils méritait d'être exécutés mais euh, pour éviter un plus grand mal C'est-à-dire que les gens commencent à dire « Oh, regardez, hein, il exécute ses propres compagnons, il tue ses propres compagnons. » Donc, pour pas dire ça, pour pas que les gens disent ça, eh ben il a laissé les choses ainsi. Puis, par la suite, après la mort du prophète, sallam, quand euh, certains hypocrites sont apparus et ils ont euh, apostasié ou des choses de ce genre, alors là, ils les ont, ils les ont combattus. Hein, et quand ils avaient la main haute sur eux, et les ont pris, ils ont établi le verdict d'Allah sur les zanadiqa, sur les hérétiques, ainsi de suite. Donc, il faut voir les contextes et les situations, et il faut voir les conséquences, les mafasides et les maçalih. Donc ça, c'est important de prendre ça en considération. Donc, euh, Wallahu a'alam. Donc, le sheikh, il dit, وَفِمَا يَلِي طَائِفَةٌ مِنْ أَقْوَالِهِمْ فِي ذَلِكِ Donc on va lire des paroles maintenant de certains parmi les imams d'Ahl-Sunnah à ce sujet. Qaul al ibn Qais al-Nakhari, rahimahullah, qui est mort en l'an 62. Il s'appelle al <médicte> ibn Qais al-Nakhari, qui est mort en l'an 62. Il dit, Rawah Abdullah ibn Ahmad, b'saladihi, <médicte> an isha'vi ana alqama هذه الشيعة في الله كما غلط النصارى il dit... Euh, c'est rapporté par l'imam Abdullah ibn Ahmad le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son, dans son livre As-Sunnah le volume de la page 548 et le muhaddiq le vérificateur de ce livre il a dit que c'est une islam qui est authentique il a dit que Abdullah ibn Ahmad a rapporté avec sa chaîne de transmission, que Al-Shaabi a rapporté selon Al-Qamah, qu'il a dit, il a dit, ces chiats ont exagéré au sujet de Ali, de la même manière que les chrétiens ont exagéré à propos de Issa, fils de Marie. Ça c'est la, la parole de Al-Qamah. Ensuite, il dit, l'imam al Al-Shaabi, qui est mort en l'an 105 hijri. Il y a beaucoup de paroles qui a été qui ont été rapportées à son sujet de la part euh, de la part des ulama. Donc euh, il dit Il y a beaucoup de paroles qui ont été rapportées euh, Sujet. Il y a beaucoup de ces paroles qui ont été rapportées dans sa critique et dans son, dans son blâme et sa condamnation des rafidats. Et il faisait partie de ceux qui les connaissaient le mieux. Comme c'était mentionné par Ibn Taymiyyah dans Minhajus Sunnah, le volume à la page 22. Il dit euh, Ça c'est rapporté par, dans le sunnah de l'imam abdullah Ibn Ahmad, volume 2 à la page 549. Et également Al-Khalal, le compagnon de l'imam Ahmad, dans son livre as sunna le volume 1 à la page 497. Et Al-Lalaka'i, dans Sharh euh, As-Sunnah, dans Sharh Iltiquad Ahl-Sunnah, le volume 7 à la page 1461. Il, euh, il dit, l'imam Abdullah Ibn Ahmad a rapporté que As-Shaabi a dit je n'ai jamais vu de gens plus stupides, plus idiots que les shi'ahs. Et il a dit, il a dit, et si les shi'ahs étaient un, un, un oiseau, si c'était un oiseau, ils auraient été la sorte d'oiseau qu'on appelle Rahman. Et c'est un oiseau qui est كي أم بستوبيد كم سيتي أعلم على الشيوخ لعلماء ينزي وقال نظرت في هذه الأحواء وك وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقولا من الخشبية من أسماء الرافضاء القديمة قال شيخ الإسلام كما كانوا يسمون بالخشبية بالخشب لقولهم إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا B'al-Khashab. Minhajus Sunna. Donc, euh, euh, il dit, j'ai observé, l'imam Achar, il dit, j'ai observé toutes ces différentes sectes et ces passions et ces bidats. Et j'ai parlé à, ces gens, à aux gens qui avaient ces croyances et qui faisaient partie de ces sectes, de ces, de ces innovations. Et je n'ai jamais vu de, de gens avec... avec euh, il dit, j'ai jamais vu de gens qui ont aussi peu de raisons que les Je n'ai jamais vu de gens qui ont aussi peu de raisons qu'Al-Khashabiyya. Ça c'est rapporté dans euh, Charh Al-Sunna de l'Umam Al-Lakai, volume 7 à la page euh, 1267. Et Al-Khashabiyya, le sheikh en, en note de bas de page, il, il dit que ça c'est un des noms anciens pour les Rafidah. Et Ibn Taymiyyah, il dit dans le volume 1 de Minhaj Al-Sunna à la page 36 que on les appelait les raf ils les appelait al-khashabiyya parce qu'ils il disait on ne on combat pas avec l'épée excepté avec un imam infaillible mais combattre avec, avec du bois avec des bâtons de bois ou quelque chose comme ça alors ils les ont appelés al à cause de ça wa également l'imam ash-sha'bi a dit law shayta an ay yamla'u hadha al-bayt dhahaban wa fiddah Il a dit si je voulais qu'ils remplissent pour moi cette maison là avec l' avec de l'or et de, de l'argent, pour, euh, pour que je mente euh, au sujet de Ali, que j'invente un hadith pour eux à propos de Ali, il l'aurait fait, c'est à dire euh, qu'ils seraient prêts à le payer des grosses sommes d'argent et à le couvrir d'or et d'argent pour qu'il invente pour lui un seul hadith à propos de Ali hein? donc ça c'est comment ils sont à propos de ces choses là ils, ils sont prêts même à payer les gens pour que les gens soient euh, pour les fermenter ou les, les acheter hein, et pour qu'ils leur fabriquent des hadith hein? donc on a, on a souvent vu ça même encore aujourd'hui en Iran Ils, quand ils, ils, ils acceptent des, des gens pour aller étudier chez eux hein, et là-bas ils, ils les invitent et ils les achètent avec toutes sortes de, de, de, de, de facilités d'argent et des choses comme ça Yannis. et même supposément d'après ce que j'ai entendu et je ne sais pas si c'est vrai ou non mais Yani ça me surprendrait pas que ce soit vrai qu'ils leur donne même une femme pendant qu'ils sont là-bas puisque vous savez qu'ils croient en le mut'ah et donc, c'est une forme de prostitution, bien sûr. Et donc, il pratique ça là-bas. Donc, tous ceux qui vont étudier là-bas, il lui donne une femme pendant son, ses études. L'homme sest à entendu, avec le pas mariage islamique. Donc, ensuite, il dit, « Et il dit, « Et il dit, « Si tu es à la kanu rakhaman walau kanu ça c'est rapporté par l'imam al-lalakaï dans le volume 7 à la page 1268 euh, 1267 pardon et, et euh, l'imam sha'bi a dit si les chi'as étaient une sorte d'oiseau, ils auraient été celles qu'on appelle rakhaman et s'ils étaient un, un animal ils auraient été une, un âne ou une mule hein? دونك سا سي لي بارول ك لي اولاما مانسيال على وشرها الرافضه وذلك ان منهم يهودا يغمسون الاسلام لتحيا ضلالتهم كما يغمس بولس ابن شاول ملك اليهود النصراني ملك اليهود النصرانيه لتحيا ضلالتهم qu'est ce qu'il a dit ici? Il dit Je vous avertis des passions et qui égarent et parmi les pires d'entre elles, celles des Raferah, parce que parmi eux, il y a des juifs qui se camouflent et qui rentrent dans l'islam pour faire revivre leurs égarement comme Paul s'est infiltré hein, comme Paul s'est infiltré parmi eux, euh, parmi, parmi les juifs, pour, euh, comme Paul s'est infiltré pour créer parmi eux le christianisme et leur des d'égarement. Puis, il n'entrent pas dans l'islam parce qu'ils aiment l'islam et ni par crainte d'Allah, mais ils rentrent dans l'islam euh, par haine, par haine pour les gens de l'islam et pour faire ses cette déviation là parmi les musulmans. Il dit donc ça c'est rapporté par l'imam al dans euh, le volume 8 à la page 1461 et par al-hallal dans as-sunna al aussi volume 1 à la page 487 et il dit wa lafdhu al-lalaka ghayr ibarat dit fa donc il dit que dans euh, ça, il, a, il a dit que dans la, dans la narration de il manquait une, une, une phrase ou une partie de la phrase et il l'a rajouté euh l'a ajouté du livre de de l'Imam al-Khalal compléter la signification puisque dans sharh as-sunna de al-Lakai la elle n'était pas complète ensuite il rapporte les paroles de Talha ibn Musrif rahimahullah qui est mort en dit rawa ibn donc il dit dans euh, al-Ibanah as Ibn Battah dit dans son livre al-Ibanah as à la page 161 que les rafida on ne doit pas épouser leurs femmes et on ne doit pas manger leur viande qu'ils ont égorgé et que ce sont des gens d'apostasie et il dit wa an al ibn Amr قال طلحه ابن مصرف لولا اني على وضوء ال ديك الحسن بن عمرو الى دي ك طلحه ابن مصرف مصرف الله la prononciation exacte de son nom je ne suis pas certain mais bon euh... il dit lola anni ala si, si, si je n'étais pas en état de, de purification ou de wudu je t'aurais mentionné les paroles des Rafidah je t'aurais dit ce que, ce que disent les Rafidah donc en voulant dire je ne veux pas te mentionner les paroles des Rafidah parce que c'est tellement des paroles sales j'ai peur de perdre mon goudou en les mentionnant hein? donc c'est ça que ça veut dire cette parole et euh, c'est rapporté par Ibn Battah dans Al-Iban Al-Kubra le volume 2 à la page, 250, euh, à la page 557 et par l'imam Al-Lalakai dans sherh sunna le volume 7 euh, à la page 1269 et Abu Na'im dans Hiliyat al-Auliyah le volume 5 à la page 15 et également l'Ibam Abu Hanifa il a dit euh, l'Ibam Abu Hanifa qui est mort en l'an 150 il dit il dit il dit أن تفضل أبا بكر وعمر وعلي وعثمان ولا تنتقس أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم donc l'imam أبو حنيفة ça a été rapporté ابن عبد البار selon محمد ابن أبي حنيفة qui l'a dit j'ai entendu أبو حنيفة qui disait D'être sur la jama'a, c'est de préférer d'être avec la jama'a, c'est de préférer Abu Bakr, Omar et Ali et Othman et que tu ne rabaises aucun d'entre les compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et ça c'est rapporté dans le livre qui s'appelle Al-Intiqa fi fadha il salasa Al-Aimma al-Fuqaha à la page 163 et il dit ensuite Musar ابن كدام ابن كدام رحمه الله قيمه 1055 مسعر ابن قدام ابن قدام يذيره ولا لكاء ان مسعر او مسعر ابن قدام لاقيه رجل من الرافضه فكلمه فكلمه فكلمه بشيء فقال له مسعر تنح عني فانك شيطان Il a dit, l'imam al-Lalaka'i, il rapporte que Mas'ar ibn Kudam, euh, qu'il a rencontré un homme parmi les Rafidahs et il lui a dit quelque chose. Alors, Mas'ar, lui a répondu, il dit, écarte-toi de moi parce que tu es un shaitan. Et ça, c'est rapporté par l'Alaka'i dans le volume 8 à la page 1457. Et E uh, ensuite les paroles de l'imam Soufian ath-Thauri rahimahoullah qui est mort en 161. Euh, rawa Mu'ammal ibn Isma'il ou Mu'ammal ibn Isma'il euh An Soufian dit "Tarakatni Qu'est-ce qu'il dit وكان سوفيان رحمه الله من أهل الكوفة التي يتشيع فيها الرفض فكاد يرى أن في ذكر فضاء العلي رضي الله عنه تقوية لبدعتهم ويشهد لهذا ما روى عطاء بن مسلم أنه قال له إذا كنت بالشام فاذكر مناقب علي وإذا كنت بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر سيارة علام النبلاء il dit ici soufiane as-saouri qui est mort allah rahimahoullah qui est mort en, qui est mort en 161 c'est rapporté selon muammal ou muammal ibn ismaïl selon soufiane qu'il a dit les rawafid ra le pluriel de rafida ra ils m'ont euh, tellement, tellement en voulant dire que à cause des rafida ra je je déteste mentionner les, les mérites de Ali et les bienfaits de Ali hein, à cause du fait que les rafoudats exagèrent tellement à son sujet et qu'ils insultent les autres sahabas donc ça c'est rapporté dans par l'imam Zahabi euh, dans son livre et c'est le volume 7 à la page 253 et le cheikh euh, Ibrahim euh, en note de bas de page il dit que Soufyan il faisait partie des, des habitants de la ville de Koufa et à cette région-là, il y avait beaucoup de Rafidah dans cette région-là et il considérait que, il ne, que lorsque l'on mentionnait les mérites d'Ali ça renforcissait, ça donnait plus de force aux Rafidah dans leur croyances, dans leur bid'ah et donc il ne voulait pas mentionner les mérites d'Ali euh, quand il était dans cette région-là mais euh il, dit, il y a un témoignage de ça justement qui est rapporté euh, selon atta ibn muslim qu'il qu disait que Soufiane lui disait lorsque tu vas en Syrie mentionne les bienfaits d'Ali euh anhu et lorsque tu es à Koufa mentionne les bienfaits de Abou Bakr et Omar. Yani, c'était pour contrebalancer ou contre -op pour opposer les positions ou les bédats des gens. Ça c'est mentionné dans le volume 7 à la page 260. Il dit aussi et quand Mohamed ibn Yusuf el-Fryabi dit « Samir tu-soufyan et le homme qui lui demande si tu as dit Aba Bakr et Omar dit « C'est un professeur قال فزحمه الناس حتى حال بيني وبينه فقلت للذي قريبا منه ما قال قلنا هو يقول لا إله إلا الله ما تصنع به قال لا, تمس لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره دونك Euh, ils ont posé... Ils disent ça, c'est selon Mohamed ibn Youssef al-Firyabi. Ils disent, j'ai entendu Sofiane... Il dit, j'ai entendu Sofiane euh, qui se faisait questionner euh, au sujet d'un euh, homme qui le questionnait. Il y avait un homme qui questionnait Sofiane al-Thawri au sujet de celui qui insulte Abu Bakr omar il demandait qu qu'est-ce qu que tu dis à propos de celui qui insulte abou Bakr Omar il a dit c'est un cafir il est mécréant, il a mécru en Allah le très grand il a dit est-ce qu'on prie sur lui lorsqu'il meurt il a dit non, aucune aucune honneur et, et, il dit non, voilà karama c'est à non, tu ne prie pas sur lui et aucune honneur pour lui hein et il a dit à ce moment là Tous les, tous les gens se sont euh, rués sur l'imam Soufyan al-Sawri et donc ils, ils m'ont euh, disons j'ai été comme éloigné de lui à ce moment là donc j'ai pas pu entendre le reste de ce qu'il disait alors il dit j'ai demandé à celui qui était plus près de lui qu'est-ce qu'il avait dit par la suite et il a dit quand l'imam Soufyan al-Sawri a dit Euh, « Non, tu ne prie pas sur lui. » L'homme a dit « La ilaha illallah, alors qu'est-ce qu'on fait avec lui ?» Il a dit « Ne le touchez pas avec vos mains. » C'est-à-dire quand il est mort, « Ne le touchez pas à son corps avec vos mains. »« Soulevez-le avec du bois jusqu'à ce que vous le jetiez dans sa tombe. » Et ça, c'est rapporté par l'imam Al-Dahabi dans « Siyara al-Nubala » le volume 7 à la page 253. قول الامام مالك ابن أنس رحمه الله كي مات ان 179 الله الترا والحلال بسنده عن الامام مالك أنه قال الذي يشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم أو قال نصيب في الاسلام دونك مالك ابن انس رحمه الله il s'est rapporté dans, euh, par l'imam al-Khallal dans son livre As-Sunna le volume 1 à la page 493 et également par Ibn Battah dans son livre Al-Idana As-Sughra Al euh, à la page 162 il a dit que euh, que l'imam Malik a dit celui qui insulte les compagnons du prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam il n'a aucune part hein laysa lahum il n'a aucune part dans l'islam سوقي انسبت كباريه من النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا لهم عنه أنه قال من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء حق يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين اخرجهم من ديارهم وعموا عليهم يبتغون فضلا من الله ورضوان الايه هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه ثم قال والذين تبوا واداروا الايمان الآية هؤلاء الأنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان فالفئو لهؤلاء الثلاثة فمن سبأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من, من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفئ فليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق لهم في الفئ دونك سيسي غططينا شرح بسول الاعتقاد أهل السنة لفولم ست الباجة de la page 1268 à la page 1269 euh il il rapporte les paroles de l'imam Malik il a dit celui qui insulte des compagnons du prophète Mohammed alors il n'a aucun droit au butai il n'a aucun droit aux, aux fait et il mentionne le verset dans le surat, les versets dans le surat euh, al-hashr de 8 à 10 Hein, il dit, « Et pour les pauvres d'entre les muhajirin ceux qui ont fait la hijra qui ont été expulsés de leur demeure et qui ont été privés de leur bien et qui recherchent d'Allah euh, grâce et agrément dis cela sont les compagnons du messager sallalahu alayhi wa sallam qui ont fait la hijra avec lui puis il a mentionné l'autre verset ensuite et, et ceux qui ont euh, été dans la demeure et qui ont choisi la foi cela sont les ansar qui les habitants de Médine et ensuite, il a récité l'autre verset, le verset qui suit. Et ceux qui viennent après eux, ils disent, « Notre Seigneur, pardonne-nous, et qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et ne met pas dans nos cœurs de la rancune pour ceux qui ont cru. » Il dit, dit « Ceux-là, ces trois-là, c'est pour eux qui, que eux, eux, ils ont droit au butin. Mais ceux qui insultent les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne font pas partie de ces trois-là, ne font pas partie des, des muhajirines ne font pas partie des amsars et ils ne font pas partie de ceux qui sont les croyants en général, qui sont venus après eux et ils n'ont aucun droit au butin en voulant dire ce ne sont pas des musulmans et il dit ensuite وَقَالَ أَشْهَبْ إِبْنُ عَبْدَ الْعَزِيزِ سُئِلَى مَالِكَ عَنِ الرَّافِضَ فَقَالَ لَا تُكَلِّمْهُمْ وَلَا تَرْوِي عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ donc ça c'est euh, rapporté par Ibn Taymiyyah dans Sun, le volume 1 à la page 61 et c'est rapporté également selon lui dans euh, l'Iban Al al-Kubra de l'imam Ibn Battah euh, il dit il a, Ibn, Ibn Taymiyyah a mentionné que c'est rapporté par Ibn, Ibn Battah dans l'Iban il dit mais je ne l'ai pas trouvé dans euh, le, le, la partie qui, est, qui a été publiée du livre donc ça c'est euh, Cheikh Ibrahim Arouhaïli qui mentionne cette parole il dit donc c'est rapporté selon euh, Ashhab Ibn Abdelaziz que l'imam Malik a été questionné au sujet des rafidats il a dit ne leur parle pas et ne transmet rien de leur, euh, de leur part parce que ce sont des gens qui mentent et il dit wa qawla al qadi abou yusuf al qadi abou yusuf qui était l'élève de l'imam abou hanifa qui est mort en 182 si je ne me trompe pas et euh, yani je pense que c'est Abu Youssef euh, l'imam de euh yani de Hanifa je crois et il est mort en 182 rawala la kaibi sanadihi an Abi Youssef la usalli khalf Jahmi wala Rafidhi wala hein, ça c'est rapporté dans Sharh Usul I'tiqad Ahl as page 733 il dit il rapporte selon Euh, la chaîne de transmission jusqu'à Abu Yusuf qui a dit je ne prie pas derrière un Jahmi ni derrière un Rafidhi ni derrière un Qadari c'est-à-dire je ne prie pas derrière les gens qui sont dans ces sectes-là parce qu'ils les considèrent Koufar puisqu'en général on, on peut prier derrière le Moutadir mais si sa Bid'a elle est Moukaffera si c'est une Bid'a qui atteint le degré de Kouf on n'a pas le droit de prier derrière lui et donc ça c'est la preuve qu'on n'a pas le droit de prier derrière le Rafidhi. Puisque les imams de l'islam, ils les sont considérés comme des kuffars. Ils ne pas comme étant des musulmans. Et il Abdurrahman ibn Mahdi, qui est mort en 198, un des imams parmi les salafs. Il dit Abdurrahman ibn Mahdi, qui est mort en 198, un des imams parmi les salafs. Uh, al-Bukhari, il rapporte dans son livre «Khalq af'al al-ibad uh, » lorsqu'il mentionne uh, les majmou'at Aqa'id al-Salaf, les, les, les croyances des Salafs qui a été réunies par Ali, Sami Nachar et Ammar al-Talibi Talib, à la page 125. Il mentionne les paroles d'Abd-Rahman ibn Mahdi. Il dit... Abdurrahman ibn Mahdi a dit ce sont deux religions ce sont deux, ce sont deux religions les Jahmiyyah et les Rafidah en voulant dire ces gens-là ils sont pas partis de l'islam c'est deux, deux religions différentes la religion des Jahmiyyah et la religion des Rafidah ils sont pas parmi les musulmans et euh, ensuite il a dit وَقَالَ الْإِمَامَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهِ qui est mort en l'an 204 Sabata bi naql al a'ima anhu annahu qala lam ara ahadan min ashab al ahwa akdhab fi fi ad-da'wa wa la ashhad biz Donc l'imam ash-Shafi'i comme c'est rapporté par Ibn Battah dans al al-Kubra au volume 2 à la page 545 et al-Falaha li ka'idin sharh as le volume 8 à la page 1457 il dit l'imam ash-Shafi'i rahimahullah Je n'ai jamais vu parmi les gens de passion, les gens de bid'a, qui sont plus menteurs dans leurs dans leur, euh, leur déclarations, dans, leur, euh, dans leurs accusations, et plus menteurs dans leurs témoignages que les rafidras. Donc, euh, ça c'est des exemples de citation On va, va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera, euh, incha'Allah, au prochain cours avec le, toutes ces différentes citations-là, et vous allez voir il y en a encore euh, des pages et des pages de citations comme ça, des ulama à toutes les époques. Et comme vous pouvez remarquer on avance chronologiquement hein, dans, avec les, les, les imams et les ulama euh, selon leurs époques. Et et euh, aussi il faut comprendre que ça ce sont juste certaines paroles de, de des imams, des ahles sunnah mais que c'est la position Général de tous les imams d'Ahl Sunna à l'unanimité Donc on va s'arrêter ici Pour aujourd'hui Et puis on continuera samedi prochain Inch'Allah Demain, Inch'Allah on fait le dars De Al-Usul al-Salatha Avec le châle de Cheikh Mohamed Aman Inch'Allah on continue ça Donc on s'arrête ici Subhanakallah wa bihamdikashadwa La ilaha ilaha ilaha antistagfiru kawatoobu Ilayk barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وزادكم الله, وزادكم الله علما ولنا أجمعين وإلى اللقاء إن شاء الله القادم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته